Réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous à l'animation de ce beau programme Ben oui, on est de retour encore une fois cette semaine pour vous présenter diverses chroniques euh, touchant la techno, les jeux vidéo et euh, du cinéma même cette semaine et pour m'accompagner, Luc Desormaux. Salut Luc! Salut jean benoît euh, On avait le goût cette semaine de passer à travers quelques nouvelles dans l'actualité du jeu vidéo et même de la techno parce qu'il y a des gros dossiers euh, qui ont été euh, mis de l'avant. Entre autres, euh, euh, Luc, tu voulais nous parler de Steam qui a fait trois annonces la semaine passée et des, euh, des annonces. Importante qui risque de changer la donne dans l'univers du jeu vidéo. Oui, moi j'ai trouvé ça bien bien intéressant. Puis même euh, ça, ça a peut-être remis en question mon goût de m'acheter une console de nouvelle génération parce que j'ai déjà plein de jeux sur Steam. Tout le monde a ce qu'on appelle en, dans le jargon un backlog de jeux sur Steam. Ça veut dire qu'on achète plein de jeux quand Steam fait des spéciaux et puis euh, on les joue pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a trop. Les Humble Bundles sont une source inépuisable de backlog. De backlog. Ça aussi, puis les spéciaux d'été, puis les ouais. spéciaux de vers Noël, puis à chaque, à chaque mi-semaine, il y a un spécial de mi-semaine, il y a un spécial de fin de semaine. La semaine passée, c'était euh, c'était Splinter Cell euh, Blacklist qui était en spécial à 20%. Il y a toujours quelque chose Puis, c'est la seule chose qui manque, c'est la possibilité de facilement jouer sur une télé plus grosse. La machine que Steam va nous vendre, euh, la console Steam va nous aider à faire ça. Mais euh, Steam, Dave Newell a décidé, Gabe Newell a décidé de donner le code source pour La, le, le, le, le logiciel de la console qui va ouais. rouler sous Linux, donc n'importe qui va pouvoir prendre ça, mettre ça sur sa machine et se monter sa propre console Steam avec ça. J'aime ai, pas vraiment l'utilisation du terme console dans ce cas-là parce que il y a une nuance assez importante c'est que tu vas pouvoir l'utiliser en parallèle avec ton PC donc rouler tes jeux à partir de ton PC puis juste faire du streaming sur ta télé donc pour la rendre euh, intelligente comme on pourrait dire euh, ou encore euh, on va pouvoir jouer des jeux directement sur cette bidule-là sur cette, sur cette machine donc c'est plus qu'une console euh, c'est un périphérique réseau c'est ouais. assez intéressant oui ça va être très intéressant ils ont annoncé ça, ils ont annoncé le SteamOS qui va bon être sur la console, qui va être disponible, comme je disais, pour installer sur n'importe quelle de vos machines. Puis avec le code source, vous allez pouvoir le bidouiller puis jouer dedans si, euh, si cela vous intéresse et ça, si ça vous titille. On va se le puis dire, au... c'est Linux, mais avec un costume à la Steam. là. Oui, c'est ça. Ça va promettre un peu plus... Euh léché et un peu plus facile à utiliser que les versions de Linux qui euh, sont pour la pour certaines d'entre eux euh, pour les initiés seulement là. mais euh, ils ont aussi annoncé une manette qui a l'air euh, qui a l'air intéressante ça j'ai peur mais ouais j'ai hâte de peut-être mettre la main dessus m'en aller puis voir commencer euh, des touchpads comme les souris J's... Je ne suis pas un gros grand grand amateur de ça, mais bon, pas de pièce mobile veut dire tu sais, manette qui va durer plus longtemps peut-être ou euh, une meilleure réponse, une réponse plus rapide, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment il va y avoir un avantage, mais euh, on peut dire à, à date, Steam se plante Pas souvent. Non, c'est vrai. Donc, euh, ils ont dû faire une, une bonne recherche avant de décider de, de lancer ça et même de montrer ça. Donc, euh, ça reste à voir, c'est début, euh, début 2014 là, que c'est euh, planifié pour euh, certaines choses soient, soient mises en vente. Je pense que la, bon, ce qu'ils appellent la console, la, la console Steam devrait être là. Fait Avec après ça, les, le Steam OS. J'ai hâte de voir aussi les jeux. Euh, Est-ce que c'est tous les développeurs qui vont commencer à développer pour... Euh... En fait, c'est la nuance qui est importante dans, dans cette histoire-là. C'est que, comme je te, je te parlais d'un streaming, donc de prendre euh, l'image euh, du jeu, les, les, les contrôles via l'ordinateur et après ça, tout simplement, les transférer euh, sur l'écran de télévision pour faire l'affichage. Euh, on dit que, oui, il va y avoir des jeux qui vont être natifs avec ça, euh, que les programmeurs vont avoir maximisé, Mais sinon, on va simplement faire à la limite un peu comme quand on fait du streaming de YouTube, euh, prendre une vidéo de ce qui se passe sur l'ordinateur puis la transférer sur la télé. Donc, toute la bibliothèque de jeux que vous avez sur Steam va être compatible parce qu'à la limite, ce sera une vidéo euh, qui va être ouais. euh, activée en temps réel selon les contrôles que vous allez faire euh, sur, votre, euh, sur votre contrôleur. Donc, euh, tu sais l'idée vraiment derrière, là, le concept euh, semble être vraiment béton. Je vois très, très peu de désavantages euh, pour la clientèle. Moi, c'est ça. Ça va, être, euh, ça va être un peu que ce, ce que Sony veut faire avec la Vita puis la PS4. Streamer tes jeux et jouer sur ta, sur, ta, sur ta Vita un jeu de PS4. Euh, ça a l'air à bien fonctionner On a vu euh, une démo de ça à la télévision. Je pense que c'était à Monsieur Net qui avait montré ça. C'était intéressant. Ça a l'air à bien aller Ou quelqu'un a dit qu'il avait utilisé ça et que ça allait bien aussi. J'ai vu ça sur un, un, un, peut-être un site Internet. C'est peut-être pas Monsieur Net, là, mais j'ai vu... Euh, qu'est-ce que, qu que ça a l'air, ça a très, très bien fonctionné. On va, on va voir ce que ça va donner dans le futur, mais euh, c'est euh, très intéressant pour les gamers PC. Deuxième, veulent... euh, deuxième truc qu'on voulait aborder, et on est euh, pas très loin de la gamme euh, de, de Steam avec Game Noel. Euh, tantôt tu disais, ils n'ont pas l'habitude de se planter. Quand ils lancent une affaire, ça marche habituellement. Euh, des fois, ils font des annonces, puis ça tarde dans le temps. Et euh, ben euh, voilà que les rumeurs sont reparties euh, ce matin. On enregistre euh, en date du 2 octobre. Euh, donc, ça s'est euh, été annoncé là, vraiment tôt euh, ce matin. Il euh, y a des gens qui ont découvert que le nom de Half-Life 3 avait été déposé. Donc, on avait euh, enregistré le nom de marque « Valve » a, euh, dans le fond, préservé le nom pour pouvoir l'utiliser éventuellement. Euh, on a euh, fait cet euh, enregistrement-là dans le domaine euh, des jeux vidéo, autant en console que sur ordinateur. Et on parle d'ordinateur euh, avec réseau, autant euh, filaire que wireless. Donc, on a quand même euh, pas beaucoup d'informations, mais les informations qu'on a laissent démontrer que ce sera vraisemblablement un jeu. On n'a aucune période de temps pour laquelle on a le nom de réservé, on n'a aucune idée de quand c'est pour sortir ni même où est-ce qu'on en est rendu dans le développement. Tout ce qu'on sait, c'est que l'entreprise Valve a bel et bien un projet en branle avec le nom Half-Life 3 qu'elle a voulu protéger. Pour ne pas se le faire voler. Ouais, c'est une question de temps. Les deux premiers Half-Life ont été euh, un, quand même un franc succès. Donc, je ne peux pas voir pourquoi ils décideraient de Pas sortir Half-Life Half 3. Ben, c'est ça, c'est une question de temps. Valve euh, a beaucoup de choses sur la planche. Je veux dire, tout le monde attend aussi un Portal 3. <rire> Moi, j'ai adoré Portal 2. Oui. Donc, tu sais, il y, y a plein d'affaires comme ça. Ils ont leur leur Bon, la, la, le console, même si c'est du streaming quelque chose comme ça qui s'en vient, la manette, le Steam OS euh, Je ne sais pas quelle grosseur d'équipe ils ont chez Steam, là, mais c'est euh, beaucoup de travail, c'est beaucoup de planification. Puis comme euh, tu postais ce matin justement ça sur, sur Facebook, le, le, la nouvelle de Half-Life 3, est-ce que ça pourrait pas être une exclusivité PC puis console Steam? <rire> Check bien ça, je pense Après. que oui. Ben, ouais, ça, serait... ça, ça, pourrait être, ça pourrait ça pourrait être assez, euh, euh, une bonne manière de lancer la console, ben oui, un console? Oui, un launch title là, oh, assez solide. Là. Euh, il s'en vendrait de la... <rire> de la patente Steam, ça hey, serait l'enfer. Oui, oui. Mais euh, ouais, on, on, va, on va attendre ça avec, euh, avec impatience. Ce serait toute qu'une conjoncture. Si vraiment là, ça se réalise, ça serait assez <coughs> incroyable. Je dis pas garder le titre exclusif pour Steam pour toujours. Mais tu sais, une coupe de mois, oui. il sort sur la, le Steam, la, la, le Steam OS plus PC. Puis après ça, je sais pas, tu attends 3-4 mois, puis tu le sors sur console après. Le monde va l'acheter pareil, mais ça te donnerait un, un, une raison aux personnes, euh, aux gens à s'intéresser à, à la plateforme Steam puis euh, surtout à la la console qui va nous sortir ou la, la, le bidule qui va nous sortir. Mm Hors -hmm. de voir ça. On voulait parler aussi euh, d'un événement que Nintendo organise <rire> pour le lancement du prochain Pokémon X Y euh, qui sera sur euh, la 3DS et la 2DS aussi. Non, même pas, mais ça va être juste sur 3DS. Ben non, la, 3D, la 2DS va pouvoir jouer tous les jeux 3DS, okay. mais pas en 3D. Ouais bon, ok. C'est euh, les mêmes euh, jeux. Là. Et euh, on, on organise un événement au Canada à travers plusieurs villes. Le point central c'est bien sûr Toronto euh, mm -hmm. c'est là qu'il le plus de monde donc c'est simplement logique mais il y aura euh, des pans québécois à Montréal et à Québec de cet événement-là euh, ça se déroule le 11 octobre on a très très peu de détails pour l'instant si ce n'est qu'on veut que ce soit le plus grand rassemblement Pokémon jamais organisé au pays Ouais, faites apportez vos consoles 3DS ou Nintendo DS avec vos jeux de, de, de Pokémon pour aller rencontrer d'autres amateurs de, de jeux Pokémon. Ils vont faire tirer des prix qui ont rapport avec euh, Pokémon. C'est euh, le 1er le c'est un lancement mondial, donc ils vont faire un gros événement avec ça. Euh, donc, c'est ça, ils vont euh, donner des objets spéciaux pour commémorer le premier lancement mondial du titre Pokémon jusqu'à épuisement des stocks. Donc, apportez euh, vos consoles, vos jeux. Euh, pour le Québec, il y a euh, trois places à l'aval, à la Maison des arts de l'aval, sous le pouvoir de la Concorde à Montréal, au CCSE Maison Neuve, euh, 4240 rue Ontario, puis à Québec, c'est au campus Notre-Dame de sainte foy pavillon André-Coindre, rue euh, 30 rue Clément, local il y en a, bon, en Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, puis euh, Nouvelle-Écosse, à ce jour, je n'ai pas vu le Nouveau-Brunswick. Puis l'île du Prince-Édouard. Ce n'est pas assez gros <rire> qu'on ait présenté des jeux de Pokémon là-bas. Mais euh, c'est ça. Ça va être intéressant. C'est toujours le fun d'un événement Nintendo. C'est amener votre petite famille, 11 octobre, de 17h à 20h. Euh, puis, euh, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Normalement, c'est bien organisé. Les gens sont sympathiques. Puis, des fois, on a, euh, bon, on a les mascottes de Mario et Luigi. Là, je ne sais pas si ça va être des mascottes de Pokémon pour celui-là. Il va y avoir des Pikachu, je suis convaincu. Oui, sûrement Fait que ça, ça va être intéressant d'aller faire un tour si euh, si c'est dans votre coin. Malheureusement, pour un c'est un ça tombe un vendredi soir, puis euh, c'est un peu loin de chez nous, donc je pense pas que je vais pouvoir aller faire un tour. Euh, je vais peut-être y aller moi à Québec, je vais peut-être descendre, on verra. Moi, c'est ça. Moi, c'est parce que Laval, je travaille juste à côté de Laval, puis il faudrait que je revienne chez nous chercher euh, ma petite famille, puis ben je oui. retourne là-bas après. C'est un heure et demie d'auto, juste aller-retour. Yeah. Ouais. c'est ouais. pas, pas, pas, pas, pas nécessairement. J'aime beaucoup euh, dans, dans l'annonce qu'on nous a envoyée via euh, l'adresse courriel podcast réalité augmentée à gmail.com Je la plaque demain, même. Là, juste non, juste comme ça. Là. <rire> On a le, euh, le fameux tag, tu sais, pour euh, à, qui, euh, à qui est indiqué le jeu, tu sais, euh, M pour ma ou euh, E pour everyone tu et là on a <rire> on a de la classification et c'est E Et dans les caractères qu'on euh, qu'on mentionne violence en animation on met entre parenthèses faible tu sais on s'entend qu'on voit pas euh, beaucoup de violence dans Pokémon et l'autre c'est espièglerie. Ouais. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'entends Explique comme étant... Non, j'ai je, déjà vu ça ah, euh, ouais? sur, sur d'autres jeux, ouais. <rire> je trouve mais ça très drôle. C'est Espiegle, C'est ah. ça, <rire> soyez Expliegle. <rire> non mais ça va, être, ça va être intéressant, genre de genre de voir. Moi j'ai j'ai vraiment jamais joué à un jeu de Pokémon. Ah ouais. Ouais, jamais. Euh, c'est euh, sur euh, mobile vraiment que l'aventure est à son euh, est paroxysme parce que euh, quand c'est les... Euh, <rire> quand c'était sur console de salon, ça n'a jamais été euh, Ça n'a jamais été ce qu'on attendait. On veut être un dresseur, monter son équipe, euh, traverser un univers, puis le, le, le, euh, de gauche à droite, de haut en bas, tu aller voir partout. Puis on nous a toujours présenté des aventures et édulcorées. Euh, faut prendre des photos de Pokémon. Mmh. T'sais, fais des combats dans un stade. T'sais, non, non, donne-moi au complet, là, en 3D, force-toi, puis là, pour une fois, et ça sera sur mobile, ça a toujours été d'ailleurs la franchise euh, phare des Pokémon, on aura une aventure en 3D dans un univers euh, grandiose l'espère. <rire> que... Ça dépend. Si tu lis euh, la note, c'est marqué « Jouer en 2D ». Certaines parties du jeu sont aussi jouables en 3D. Oui, mais tu, tu comprends ce que je veux dire, c'est que on va, ouais. on va quand même avoir une autre aventure euh, Pokémon dans le, dans, le, dans le style qui a fait son succès sur mobile euh, qu'on aurait très bien pu transposer sur console de salon. puis Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait euh, jusqu'à maintenant. Ça aurait été euh, relativement facile. <rire> on aurait été peut-être en mesure d'aller chercher euh, un public plus grand encore. Quoique, c'est déjà une vache à lait pour Nintendo c'est euh... déjà, déjà un, un, un, une bonne franchise mettons. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en terminant pour ce qui est du, euh, des nouvelles tu voulais nous parler un peu de deux sexes, euh, le prochain est annoncé par la gang des DOS Montréal Oui, David Amfossi qui a, qui a fait une petite conférence de presse pour annoncer euh, Do Sex Universe. Donc, ce un nouveau jeu euh, qui vient dans, on, on dit, dans un futur approché. Donc, euh, j'imagine peut-être un deux ans, deux à trois ans. Euh, ils ont déjà commencé à travailler sur le produit. Ça va être disponible sur PC et sur les, con et sur les consoles de nouvelle génération. Ça va être aussi un peu, euh, ça a l'air tout aussi un peu ce que... Euh, Lucasfilm, euh, là, puis là je recule loin, là, les, les personnes plus, plus euh, âgées vont se rappeler de ça, les personnes plus jeunes peut-être pas. Il euh, y avait sorti un univers un univers, euh, un univers le, le, qui était euh, étendu Euh, dans les années, ça s'appelait euh, Star Wars. Euh, bon, tu le nom, va, le, je perds le nom, là, mais on avait mis euh, des CD de musique, c'était des livres, c'était vraiment, ça lançait, c'est Shadows of the Empire, ça lançait vraiment euh, les, les, les, un univers étendu avec une nouvelle histoire, ça venait s'installer entre... Euh, Lampée contre-attaque et retour du Jedi. Donc, c'était vraiment là-dedans qu'on se passait. Puis, il avait essayé de faire un gros chose avec ça. Comme je disais, c'était vraiment en tout. Donc, on, on s'en va un petit peu vers ça, vers Douxex, euh, Dans le fait que ça va être. Euh, Bon, sur console, sur PC, ça va être aussi disponible sur des tablettes, sur les téléphones intelligents, ça va être des livres, ça va être des. ce qu'ils appelle des graphic novels ou des Des, euh, des, euh, des romans euh, des, graphiques. Des romans graphiques, là, avec des, fait, un, un comic book finalement, là, une bande dessinée. Donc ça va être vraiment un univers euh, riche avec une histoire qui va se développer à la longue qui vont rajouter dedans. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Il avait fait un travail colossal avec uh, Deuce Human Revolution. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. En passant, j'ai téléchargé 12 euh, Sex de Fall sur euh, iOS. Je vais vous en faire la critique dans une émission, euh, bon, plus lointaine, peut-être dans un ou deux, peut-être la prochaine, peut-être dans deux émissions. Ça va dépendre comment j'aurai de temps pour jouer. Mais bon, c'est une bonne franchise. Ils ont fait un bon travail. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, euh, avec ça. C'est sûr que c'est le fun. L'univers est déjà créé. Dans un premier jeu, il faut toujours tu créer ton univers. Là, c'est déjà fait. Fait qu'ils ont vraiment une place pour s'amuser puis euh, créer des nouvelles histoires. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Oui, bien euh, en fait, euh, ça, ça ça veut donc dire que la gang euh, des Montréal ont gagné leur pari, tu sais, le fait de relancer la franchise 2 sexes avec Human Revolution, c'est un gros pari, tu sais, les gens avaient en mémoire Le premier, c'est un classique. puis ça, ben, t'as relancé plusieurs années après. Tu sais, les gens, là, la nostalgie, là, c'est le plaisir d'aimer s'ennuyer, tu sais. Fait que tu glorifies ce que t'as eu dans le passé. Si les gens avaient réessayé, ils auraient vu que c'était pas si beau que ça, mais la mémoire est une faculté qui oublie, qui, a, qui améliore Euh, les points positifs d'un jeu avec le temps. C'est toujours comme ça. On amplifie le, le, les bons côtés. Fait qu'on avait une marche assez haute à aller atteindre avec deux sexes. Les manières de se planter étaient nombreuses pour Eidos. Et ils ont gagné leur, leur pari. Ils ont fait un succès avec ce jeu-là. Jeu Donc ils méritent amplement de pouvoir se permettre euh, de poursuivre dans cette veine et de s'offrir un autre projet d'envergure avec, avec cette franchise-là. On les. On les, on les salue et, euh, écoute, ça sera un plaisir de tester ça éventuellement dans la réalité augmentée. Oui, quand ça va sortir, je vais probablement euh, m'y intéresser un petit peu. <rire> Certainement. Euh, donc, ça fait pas mal le tour pour les nouvelles d'aujourd'hui dans l'actualité euh, du domaine du jeu vidéo. On ne fait pas ça toutes les semaines, mais cette semaine, il y avait vraiment plusieurs trucs là, qui, ont, euh, euh, qui ont attiré notre attention. Je veux euh, maintenant passer à notre concours avec euh, Zombie Tycoon 2... Euh, Sur euh, plateforme PlayStation 3 en version digitale qu'on a à vous faire gagner. On a déjà plusieurs participants jusqu'à maintenant euh, au concours. On vous invite à participer. On fera le tirage euh, la semaine prochaine. Daniel est de retour dans l'émission. D'ailleurs, on ne l'a pas annoncé. Euh, mais Daniel, on en a fait, euh, on l'a mentionné sur les réseaux sociaux, euh, mais je le fais quand même dans le cadre de l'émission. Ces projets, euh, ces projets ont été euh, modifiés euh, au niveau professionnel et aura donc la chance de pouvoir revenir euh, dans la réalité augmentée. <rire> la chance. Oui, la chance. Euh, L'honneur euh, et le privilège. Ben oui, <rire> de ouais. pouvoir revenir dans la réalité augmentée. Donc, merci à tous ceux qui ont déposé leur candidature. On vous salue. Euh, le choix euh, était déchirant. On avait euh, plusieurs euh, Euh, on s'est rendu compte qu'embaucher quelqu'un, c'était compliqué, <rire> sincèrement. C'est beaucoup, beaucoup de travail, il faut, euh, faut faire sûr de faire le bon choix. Et là, ben, on, on s'évite finalement euh, pas mal d'ouvrages avec le retour de Daniel. On va l'accueillir avec les bras ouverts et euh, une bonne grosse dose d'amour. Euh, Désolé pour ceux qui avaient appliqué tout oui. ça. Euh, on se reprendra peut-être un, un moment donné. La journée que, que Jean-Benoît me sacrera dehors, Ben, vous ferez juste dire, « Ah, mais ça m'intéresse toujours, c'est tout. » Ça s'en vient, là. Oui, oui, c'est une question de temps. <rire> Peut-être deux minutes, même. Peut-être. <rire> Euh, donc, salutations à Daniel qui sera de retour la semaine prochaine dans l'émission. Euh, on ne fera pas le tirage de Zombie Tycoon dans le prochain show. Je pense qu'on va avoir beaucoup de matériel euh, à vous présenter. Donc, on va se garder, on va se garder encore une semaine euh, de, de distance. On fera ça dans le show suivant. Donc, dans deux semaines, vous avez, euh, vous avez donc amplement le temps pour participer euh, au concours. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous mentionner dans un courriel que vous allez nous envoyer à l'adresse suivante. Luc, go go, c'est toi. Ah oh, oh, ben ben non, c'est toi, c'est podcast réalité augmentée à gmail.com. Exactement. Ok, c'est tout en toi qu'il qu donne hein, fait que moi je suis <rire> dans ce sens-là, j'en profite pour comme pas t'écouter. <rire> euh, ouais c'est rare que je peux faire ça tu sais puis ça fait <rire> oh, du bien mes affaires. je viens d'avoir un message de Daniel la semaine prochaine il ne sera pas là ce sera dans la semaine, euh, euh, dans la semaine du 14 qu'il va revenir bon. comme, comment est-ce qu'il fait pour écouter le show live lui ben en fait c'est sur Facebook qui ah, okay, me ah ok c'est juste son timing est bon ouais c'est ça c'est vraiment un timing <rire> qui est accueillant <à> <rire> comme l'impression on, on est sur live à quelque part Aïe, non mais pourtant euh, donc euh, dans deux semaines fait qu'on fera on fera, euh, on fera le, le, le tirage au retour de Daniel voilà on célébrera l'occasion euh, vous nous en Envoyez via euh, un courriel le nom du jeu qu'on vous fait tirer. Et euh, dans, dans, dans, dans le courriel, vous dites Moi, je veux gagner ce jeu-là. Merci, Réalité Augmentée. Puis voilà, le tour est joué. Euh, vous, serez, vous serez finaliste. Podcast réalité augmentée à gmail.com pour pouvoir participer. Deux semaines encore euh, pour ce faire. Ouais. Ouais. Autre dossier. Là, je lance un appel à tous. Euh, vous savez, je suis euh, propriétaire d'une Xbox 360. Éventuellement, je ferai la critique de GTA V. sais. tu dis ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire? <rire> c'est parce que quasiment tout le monde a une Xbox 360. En tout cas, ceux qui t'écoutent. <rire> non, non, mais je, je, fais, sais, ça, je fais ça grandiose. fais ça grandiose. spécial ou rien. Là. Non, non, je fais ça grandiose. J'en mets. là. <rire> ouais, c'est ça. Non, non, mais... <rire> Attention tout le monde, je voudrais annoncer que j'ai l'eau courante chez nous. <rire> <laughs> C'est vraiment <laughs> donné. <rire> Exactement. Là, j'ai de l'électricité. Ça sent bien, ça sent bien. C'est euh... pratique pour avoir une Xbox. <rire> non, mais <rire> ce que je voulais dire, c'est que j'ai une Xbox 360. Je vais tester GTA V. Je vais en faire la critique dans le cadre de la réalité augmentée. Et je lance un appel à tous parce que j'ai besoin d'aide pour tester la portion online du jeu. Et moi et un ami, Mathieu Thériault, on a lancé un crew. Euh, pour euh, le... le... Un, une équipe, s'il un, vous plaît. Ben, En fait, c'est parce que ça s'appelle vraiment un crew euh, okay. dans le cadre du uh, social club, donc du club social. <rire> non, mais ça dit dû très traduit en France. Ils aiment ça, les... Euh, ah, peut-être, parce que est le, site est en, ouais. le site est, euh, est en anglais pis ça s'appelle crew. Il n'y a pas vraiment de version francophone du site. Fait que, ah, genre, OK, OK. Oui, mais c'est un crew, c'est en anglais, c'est une, une équipe. En tout cas, quand quand tu continues, là, on ne fera pas un cours de français à ce soir. Hein. Si vous voulez faire partie du groupe... Euh, ben euh, on vous lance l'invitation. Euh, si ça vous tente, vous avez une PlayStation 3, ben c'est pas avec nous autres que vous allez jouer. Mais si vous avez une Xbox 360, on vous accueille euh, dans notre groupe. Euh, Envoyez-nous une demande via euh, podcastrealiteaugmentée à gmail.com et nous, on va lancer des invitations euh, à ceux qui, euh, qui nous auront fait des demandes euh, via notre adresse euh, courriel de la réalité augmentée. Euh, on ne veut pas mettre le groupe ouvert On veut garder un, quand même un, un peu de contrôle sur qui va jouer avec nous. Donc, lancez-nous une invitation, une demande euh, pour pouvoir faire partie de notre crew et... Euh Jouez avec moi dans le cadre de ces de ces aventures dans euh, dans euh, dans Los Santos sur GTA V Online et aidez-moi à faire mes critiques dans la réalité augmentée. <rire> tu es jouer avec Jean-Benoît, ça va être la la l'affaire la, qui va vous faire paraître de mourir dans un jeu quand même pas si pire que ça. <rire> <rire> à parler avec en jouant. Là, ouais, non, vous ça. allez voir que y a pire que mourir dans le jeu. <rire> Mais euh, c'est <rire> ça, fait que j'imagine, tu veux un courriel avec le, le, le gamer tag, le nom, le nom euh, sur et, Xbox. C'est euh, pour les inviter. Oui, voilà. Et nous, bon, on lancera des invitations. Et après ça, ben, vous allez pouvoir jouer avec nous. On va essayer de se faire une gang, une gang sympathique pour pouvoir euh, euh, faire booster les, les serveurs de, <rire> de Rockstar. On va essayer d'avoir du fun ensemble sur la version online. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, je n'ai pas été capable de jouer. J'ai créé mon personnage, mais on arrive à la première mission qui est une course puis ça plante là. C'est un des nombreux bugs qu'il y a actuellement sur la version online. Il euh, faut dire qu'on était juste 18 milliards de personnes sur la galaxie euh, qui essayaient de se connecter au serveur en même temps. Pis ça n'aide ouais, pas, tu moi, sais. C'est c'est perso, moi, ça. <rire> fait que, euh, ça va venir. Ils vont, ils vont euh, améliorer ça. Ils vont corriger les, les problèmes. Euh, et éventuellement, on sera en, en mesure de jouer. Et J'ai le goût de jouer avec vous autres, fait que là c'est un message. Podcast de réalité augmentée à gmail.com avec votre gamer tag de Xbox 360 pour pouvoir faire partie de notre groupe. Oui, je ne serai pas présent parce que je, je, je tu pas pas, toi? De, non j'ai pas l'intention de l'acheter non plus. Je pas j'apprécie le jeu, je vois l'effort et tout ça, mais euh, c'est pas pas un ça, jeu. Tu sais c'est trop ça. long. Un jeu faut que tu faut que tu t'envoies le bot. Ah c'est ça puis avec le familial tout ça, sais, j'ai pas le temps de, de passer euh, 40 50 heures sur un jeu. Donc euh, j'aime des jeux qui durent une dizaine d'heures, 15 heures, tu sais tu as fini puis tu passes à d'autres choses. c'est plus mon, mon style à moi là. mais, mais j'apprécie ce qu'ils font. Tu sais, le monde ouvert puis tout ce que tu peux faire là-dedans, c'est juste incroyable. Là. Tu sais tu peux passer euh, 12 heures si tu veux à jouer au golf ou à jouer au pool ou tu sais, au billard ou tu sais, jouer au bowling tu sais, c'est c'est vraiment comme Quand même super intéressant, c'est tellement diversifié ce que tu peux faire dans ce jeu-là, ça a presque pas de bon sens. J'ai fait une game de golf hier. Euh, sais Oui, c'est pas Tiger euh, Woods, là. puis tu sais, oui, il n'y a pas de micro-transactions pour pouvoir avoir le dernier trou d'un <rire> championnat, là, mais c'est quand même bon. n'es <rire> pas obligé d'acheter tes balles si tu as dans l'eau? <rire> non, c'est ça. Ah, c'est pas bien. y quand même des bonnes affaires. Mais tu sais, ah. on s'entend là. Ils ont pas pu aller profondément dans chacune des, des affaires, mais il y a tellement de variétés que. C'est impossible de ne pas avoir une dose de plaisir à quelque part. C'est Non, non, c'est sûr, certain. Je ne dis pas que je me laisserai jamais tenter, mais je ne l'achèterai pas à, à, plein, à prix. plein prix. Ah, mais écoute, ça, on met chacun nos énergies à des, à des emplacements qu'on le désire. Hein? Chacun chacun ses goûts et ses disponibilités aussi. Mais ça, puis comme je dis toujours, c'est à un moment donné on faut qu'on joue à un jeu pour faire une critique sur, sur l'émission je n'irais pas jouer le même jeu que toi parce que c'est théoriquement du temps perdu tu sais parce que je... Ah ouais Ah Moi aussi, m'en faire la critique la semaine prochaine d'abord. <rire> deux semaines de suite avec deux visions qui disent la même affaire, ça serait ordinaire. C'est trois semaines de Grand Theft Auto. Toi, Daniel, <rire> moi. <rire> c'est comme... On a fait de l'auto, je pense. Oh ouais, on, on fera un spécial, t'as qu'à ça. D'ailleurs, euh, si euh, s'il y a jamais... Euh, je lance... Tu sais, de même, je, je lance l'idée. Euh, J'ai écouté le spécial euh, de Last of Us, de la gang de l'épée légendaire, euh, Anthony Gravel, avec... Euh, avec euh, je pense c'est... Euh, avec d'autres podcasteurs, entre autres, euh, yon, le gars de, euh, de Fun Jouer Jeux. Ils euh, ont fait... Euh, Daniel? Euh, euh, oui, c'est ça, Daniel. Ouais. Euh, Daniel Vajanco. Ils ont fait un, un spécial sur The Last of Us. Si vous avez le goût, euh, je lance l'idée de faire un spécial sur euh, GTA V. J'ai le goût d'embarquer. Ça me tenterait. Ça pourrait être une expérience intéressante à faire. Avez-vous à amis avez podcasteurs? Lancez-moi un message aussi. Euh, toujours via la même bonne vieille adresse courriel. Euh, Podcastrealityaugmenté à <rire> podcastreality gmail.com. Je pense que c'est l'épisode jusqu'à maintenant où je l'ai dit le plus. Fait que si vous ne la connaissez pas, Des je trouve les oreilles, le grand. Laisse-toi l'air. Où tu parles, du croche Ouais, peut-être. C'est selon. Euh, Moi, je suis habitué. Je là, mais Ça décode bien, autres. mon langage. Ouais, ouais, ça. Euh, donc, si vous avez le goût, euh, je lance ça, l'idée. On pourrait faire un spécial GTA V creusé à fond puis se donner, euh, se donner la chance d'en parler en long et en large. Si vous avez le goût, euh, lancez-moi euh, lancez un, petit, un petit courriel. On pourrait organiser ça euh, dans le cadre de la réalité augmentée ou d'un autre podcast, là, ça, juste demain, juste pour le fun. Euh, si vous avez le goût, lancez-nous euh, l'invitation. Lancez euh, faire un hors série Oui, ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait être, mm. euh, être intéressant. Moi, j'ai fait un spécial Star Wars même dans le temps de mon vieux podcast, puis ça vient, me <rire> poête, poête, en espérant que ça a pute, poête, poête. Oui, parce qu'on s'est aperçu qu'on a passé deux heures à, à juste planter Star Wars au lieu de le louanger, oh. On n'était pas rendu à partir de louanger nous, ce qu'on qu aimait dans, dans la... la... Les, les six films, parce qu'on a passé notre temps à planter les trois premiers. On a eu bien du fun, mais <rire> les auditeurs n'ont pas nécessairement trouvé ça bien cool. À <rire> un moment donné, je regarde à l'heure soir mais il faudrait qu'on finisse ça. là On aurait pu faire un autre deux heures. C'est moins dynamique un peu. hein ben, On avait bien du monde, on aurait pu faire un autre deux heures. <rire> mais ça. Fait que des fois, il faut que ça soit bien, euh, ben, ce bien un planifié, puis pas trop de monde non plus. Ce ouais. Ouais, sera un hors-série. Oh, L'invitation est lancée, si, euh, si ça vous intéresse. Vous êtes podcasteur, vous avez le goût de jaser. Euh. Pourquoi pas. Euh, Luc, on va y aller avec la première chronique de la semaine. Euh, si la tienne, tu as été voir le film Il pleut d'Hamburger 2, une suite euh, attendue. Moi, c'est un film qui m'avait euh, bien étonné euh, quand j'ai vu le premier. Je trouvais que la twist euh, était hyper intéressante. Je trouvais qu'on avait réussi à créer un univers euh, qui se tenait, qui était vraiment sympathique. Et là, le deuxième, on pousse le délire encore plus loin. Moi, moi j'étais presque jaloux quand j'ai regardé le premier parce qu'il tombe des hamburgers du ciel puis tu as, as tellement le goût d'aller manger un Big Mac ou euh, un, un, un hamburger dans une un belle province quand t'as fini. Il y a des pubs subliminales de euh, Burger King, c'est clair dans ce film-là. Moi, là. Ouais, je sais pas si c'est Burger King, mais en tout cas, on voit pas de logo de compagnie. Donc, pas nécessairement directement. Mais tu penses automatiquement à ton restaurant d'hamburgers préféré. Oui. Euh, c'est ça, ça. Puis, j'étais jaloux aussi du restaurant sans toi où les gros steaks que de la grosseur de, de la moitié d'une vache tombait sur la table à un moment donné, tu dis mm. « Mais bon, euh, dans le deuxième, ben, on, on reprend un peu euh, la même sauce, euh, pour garder <rire> la métaphore du, de la bouffe. <rire> Mais euh, ça c'est le fun parce que je lisais une autre qui est juste euh, parentage. Je lisais une critique aujourd'hui euh, sur euh, bon, un, un site Internet que je nommerai pas. Euh, Puis ça disait « bon, quelque temps... » Après euh, les événements du euh, de, de « Il pleut des hamburgers 1 », on retrouve euh, Flint et ses amis. T'sais. Je disais, oui, quelque temps c'est comme Le film commence 8 minutes après <rire> les événements du premier. Parce, la première scène, c'est « On a sauvé, la, on a sauvé euh, Swallow Falls il y a euh, exactement 8 minutes. Et là, j'ai le goût de m'investir dans, dans notre relation. » Il dit ça à Sam, sa nouvelle blonde, météorologue. Euh, donc, ça commence comme ça. Ça commence 8 minutes après euh, qu'on qu ait fini le premier film. Euh, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi déjanté, c'est toujours aussi coloré. On n'abuse pas de la 3D, ce qui est merveilleux. Même que si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir en 3D, ça ne change absolument rien. Donc, euh, on retrouve les mêmes personnages. Il n'y a pas nécessairement de nouveaux personnages. Il y a deux personnages vraiment nouveaux qui sont importants, qui est euh, Chester V, qui est euh, un scientifique que Flint euh, vénérait quand il était petit, euh, c'était euh, vraiment son personnage préféré, c'était la science, puis lui, sa, sa, son, sa compagnie est, euh, est vraiment bâtie alentour d'une barre énergétique, d'une barre nutritive, t'sais. puis ils font des millions à chaque fois qui sortent une nouvelle barre nutritive. Euh, puis lui, son bras droit, c'est un, un orang-outan euh, à, à qui il a greffé un cerveau d'humain dans son cerveau de singe. Donc, elle a vraiment comme les deux, euh, les, les deux comportements, des fois ensemble, qui s'appelle Barb. Puis, euh, bon, c'est vraiment, vraiment euh, les, les personnes qui sont rajoutées dans le film qui sont, bon, vraiment intéressantes. Donc, on retrouve... Flint et euh, Sam, son, le père de Flint et tout ça, tout, tout le monde qu'on a connu, le policier, sur l'île. Puis là, il y a une équipe de nettoyage qui arrive et disent dit « Nous autres, on est ici pour euh, vraiment nettoyer Swallow Falls, que vous, vous puissiez retrouver votre vie normale. » Et puis, euh, après ça, c'est ça. Mais pour ça, il faut que vous quittiez l'île. On va vous envoyer à... Bon, il nomme une ville qui est finalement pas mal San Francisco. Euh, puis après ça, ben, vous allez pouvoir revenir un coup que le nettoyage va être fait. Donc, il hésite un peu, mais... Bon, tout le monde quitte l'île, se retrouve à San Francisco avec des, des jobs un peu ordinaires. Le policier se ramasse à, à vendre des muffins dans un magasin de muffins avec un, un habit plutôt euh, fifi, c'est C'est quand même pas super. Et puis bon, euh, Sam est météorologue, donc a fait la météo à la, à la télé. Puis Flint essaie de rentrer chez la compagnie euh, de, de Chester V, qui est euh, Life euh, Life, Life quelque chose, c'est une Et quand il le revit de bord, il dit « Hey, ça fait evil, je trouve que ça fait drôle, hein? on sait pas pour, pourquoi ». Donc, on apprend dans le film que Chester n'a pas, pas nécessairement les, euh, même, euh, les mêmes aspirations qu'il démontre aux gens. Euh, il veut être gentil, sauver la, la Swallow Falls, mais son but, son vrai but, Euh, puis ça, c'est avoué euh, presque au début du film, on le sait quand même assez rapidement, c'est de retrouver la machine pour l'utiliser pour lui-même. Donc, la machine qui faisait la bouffe, qui était été comme, pas détruite, mais quand même assez maganée, euh, il veut la retrouver pour l'utiliser pour lui-même, pour créer sa nouvelle barre nutritive. Donc, tout le monde s'en va. On retrouve après ça, Chester demande à Flint de retourner sur l'île parce que la machine a créé Euh, un écosystème vivant. Donc, on a l'impression de se retrouver un peu dans Jurassic Park. Ah, oh, ça, c'était... Tu sais, j'ai vu la bande-annonce, là. C'est tellement intéressant comme idée, j'ai ouais. vraiment trouvé le flash le fun. C'est super bien fait, je veux dire, il y a des hippopotames qui sont des cocombes avec la bouche euh, découpée, euh, il y a des, des araignées, c'est des hamburgers, puis les milliers d'yeux, c'est les, les graines de sésame sur le dessus, euh, il y a une fraise qui parle, il y a des bleuets, il y a, il y a des cornichons qui parlent puis qui mangent des sardines, c'est vraiment, il y, a, il y a des animaux Vraiment bizarre, créé à partir de bouffe, euh, des grenouilles beurre, il y a des, des toasts volantes, c'est des maringouins. Je veux c'est vraiment diversifié. Ils ont Ils se sont vraiment, d'après moi, ils se sont fait beaucoup de plaisir à, à faire ce film-là parce qu'ils ont imaginé plein de choses absurdes. Ah, le dit, brainstorm on... devait être tellement drôle. On est juste capable de le faire. J'imagine juste le monde à l'entour de la table avec leur lunch. Puis dire, gars, mon sandwich, ça peut être ouais. <rire> un éléphant. T'sais. Il y avait des pastèques éléphants. C'est fait que c'est un, un melon d'eau avec une trompe. C'est vraiment pété. Là. Puis on, on fait ils se ramassent sur l'île et ils découvrent que sa machine a créé un écosystème. Mais là, les animaux sont agressifs. Les araignées, euh, l'araignée Burger, la, les attaques, ils sauvent. Puis là, il faut qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans l'île. Euh, mais là, on, au début, Chester V dit à Flint, il faut que tu y ailles seul pour aller retrouver ta machine, qu'on puisse la détruire parce qu'elle a créé ça. Puis les animaux sont méchants. Puis ils essaient de traverser pour venir envahir le restant de la planète. C'est sa raison. Puis il ne veut pas qu'il y aille avec ses amis parce qu'il sait que ses amis vont euh, probablement y dire le contraire, dire, regarde, ce n'est pas nécessairement ce que l'autre te dit qui se passe. Mais Flynn fait à sa tête, puis il invite, il va pour partir tout seul. et Sam ne le laisse pas. Son père décide d'y aller. Toutes les autres disent « Ben, garde, si tu y vas, on y va, on va t'aider. On est des amis, on est une équipe. » Fait qu'ils se ramassent tous sur l'île. Et puis là, ben c'est ça. C'est à la recherche de la machine qui crée la bouffe. C'est vraiment un monde incroyable à, à visiter, je veux dire, il y a, il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est merveilleux. Il, il retrouve la, les maisons où son, son laboratoire est rendu suspendu à un arbre, puis c'est parce que la, la végétation qui, qui est de la bouffe aussi a comme grandi partout. C'est vraiment C'est vraiment un, un univers déjanté. là Il y a plein d'affaires là-dedans que vous allez voir que ça fait, ça comme ni queue ni tête, mais on se pose pas la question dans le film. C'est normal, la machine, elle peut faire ce qu'elle veut. Fait que tu vas voir une bébête, tu vas dire « Ok, t'sais, ouais, ça, ça marche. » Puis tu vas regarder ça et ouais C'est drôle. » Puis, si vous avez vu la bande-annonce... C'est juste drôle des... qu'elle connaisse les recettes pour chacune des nourritures. Ouais, tu sais, mais... Tu, tu regardes la bande-annonce, puis euh, moi je, je, je, je, suis allé, je suis allé avec euh, réticence à aller voir celui là parce que je trouvais euh, c'est un film à voir en anglais si vous pouvez, si euh, vous comprenez bien l'anglais, si votre petite famille comprend bien l'anglais, allez le voir en anglais parce que c'est sûr, les blagues sont faites en conséquence pour euh, la langue anglaise. Il euh, y a, euh, si vous regardez la bande-annonce à la télévision, à un moment donné, ils sont dans, euh, dans la voiture qui flotte puis il dit, il euh, y a un trou dans le bateau, puis il pointe un poireau sur le banc de l'auto, puis le poireau se met à crier, tu sais. Mais ça n'a aucun, aucun sens en français, tandis qu'en anglais, il dit « there's a leak in the boat », il y a une fuite dans le bateau, puis quand il pointe le poireau, c'est qu'en anglais, un poireau, ça s'appelle un leak. Donc, « there's a leak in the boat », c'est comme il y a un poireau dans le bateau, mais il aurait fallu que le terme français pour <rire> un trou dans le bateau soit un poireau, mm -hmm. ça ne marche pas. Mais... Dans le film, ils ont modifié certaines choses. Donc, il y a des blagues qui tombent à plat dans la bande annonce, qui sont repris un petit peu mieux dans le film. Ils ont comme modifié des choses. J'imagine qu'ils ont fait le doublage pour la bande annonce, puis après ça ils se sont dit ouais, ça marche pas vraiment. Ils ont refait des parties du doublage pour le film en salle, puis c'est mieux. Donc, euh, moi, je, si vous avez une petite famille, si vous êtes amateur de films d'animation, moi, je vous dis, allez le voir. Moi, comme je vous disais, je suis allé euh, avec beaucoup de réticence. Je n'étais vraiment pas certain. Je me suis dit c'est un autre film à prétexte pour attirer les parents avec les enfants dans une salle de cinéma puis faire de l'argent avec ça, puis on va nous servir du, juste du réchauffé. Mais c'est pas vraiment le cas. On a été capable de créer une nouvelle histoire, un nouveau monde, puis même à un certain point, je ne suis pas sûr que ce n'est pas L'histoire n'est pas plus intéressante que celui du premier. Parce que dans le premier, c'est intéressant, mais il y a des bouts un peu, un peu plus vides, je trouvais. C'est beau voir de la bouffe tomber du ciel, c'est impressionnant, mais à un moment donné, tu sais que la machine se dérègle, des choses comme ça. L'histoire stagnait un peu sur juste le fait que la machine était capable de créer de la bouffe. Tandis que là dans ce film-là, euh, on, on voit la machine qui crée quand même des, des, euh, des, des espèces d'êtres vivants à partir de bouffe comme des guimauves qui ont l'air des, des, comme des petits chiens ou des choses comme ça. C'est intéressant, mais on passe pas trop de temps là-dessus. On passe vraiment du temps dans l'aventure à essayer de survivre dans une forêt qui est totalement inconnue. Là. Tu vois un hippopotame en forme de en forme de cocombe puis tu ne tu sais pas si... Il va-tu te manger? Il va-tu juste passer? Tu sais, c'est pas un animal comme tu vois un tigre, tu le sais qu'il va probablement essayer de te manger. Un, un hippopotame en cocombe, c'est comme vague un peu. Oui, oui, Donc, oui. Fait que c'est bien intéressant. L'univers est vraiment super le fun. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à créer quelque chose de un plus-value dans l'univers qui avait été créé. Euh, moi, je donne un solide 8 sur 10. Euh, la, la, la seule chose comme je disais c'est vraiment les blagues certaines blagues tombent à plat parce que la traduction s'y prête mal Mais pour le reste, je veux dire, c'est un plaisir à regarder. C'est drôle. Il y, a, il y a toujours des petites blagues qui, qui, sont, qui sont lancées. L'humour est là pas mal tout le temps partout. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une petite leçon de vie dans le film, toujours. Oh, mais bon, c'est pas, euh, pas exagéré. C'est pas exagéré. On te la met pas dans la face en te disant « Hein, hein, hein, regarde, regarde ce qu'on est capable de faire. » C'est vraiment léger. Euh, non, c'est un film à voir en famille. Si vos enfants ont, ont aimé le premier... Euh, ou si vous avez aimé le premier, vous allez, euh, vous allez aimer le deuxième. Si tu avais à le positionner par rapport à, euh, aux autres films d'animation que tu as vus cet été, ça serait ça serait où que tu le mettrais? Euh, ben, Il y en a eu des bons cet été, ouais, j'en Oui, j'en ai vu quelques-uns. Euh, je le mettrais euh, je le mettrais peut-être pas loin de la première place j'ai vu avion avion c'était correct mais c'était bon c'était du c'était un, euh, un film des bagnoles euh, avec des avions euh, j'ai j'ai pas nécessairement détesté euh, le film de l'escargot qui fait de la course euh, mais à part de ça je veux dire c'est euh, non c'est un des bons films Un des bons films de l'été. J'ai pas vu Monstre j'ai pas, pas vu l'Université des Monstres, donc je peux pas le comparer à celui-là. Mais euh, non, il se positionne très bien. Si pas premier, peut-être deuxième. C'est un des films d'animation à voir, à voir cette année. Okay. Euh, moi, de mon côté, j'ai euh, joué il y a quelques temps et je n'avais pas eu la chance d'en faire la critique euh, dans la réalité augmentée à Game Dev Tycoon. Euh, c'est euh, sur PC, Mac et euh, Linux euh, que c'est euh, disponible, c'est euh, développé, et édité par Green Heart euh, Games. C'est un jeu de gestion là, à la manière des, des fameux tycoons. Ça fait énormément penser au jeu Game Dev Story qui était disponible sur iOS, qui avait marqué les gens Euh, si vous êtes propriétaire d'un système iOS, ça vous prend ce jeu-là. Euh, il est extrêmement bien fait. Peut-être j'en ferai la critique, euh, euh, une mini-critique éventuellement dans la réalité augmentée, mais je pense que ça vaut, euh, ça vaut la peine. D'ailleurs, on attend le deuxième volet euh, euh, éventuellement. Euh, Give them a tricoon, c'est... Euh, Un, un tycoon, c'est un jeu de gestion où est-ce qu'on va devoir partir d'à peu près rien. Un développeur de jeux vidéo euh, dans son garage, euh, chez ses parents, qui va euh, pitonner, ses, ses, qui va coder ses premiers titres et qui, euh, éventuellement, euh, vise à devenir une multinationale et à conquérir l'univers euh, de la création de jeux vidéo. C'est un, C'est un jeu qui... Ayant un prédécesseur, qui n'a d'ailleurs aucun lien, les deux entreprises ne, euh, ne se connaissent pas, ce n'est pas les, la même personne, ce n'est pas des gens qui sont des transfuges de l'une à l'autre, euh, qui ont créé des jeux, euh, c'est euh, donc un titre qui a un comparatif sur version mobile, et là on, on parle d'un jeu qui est maintenant sur version PC. Donc les capacités, les possibilités euh, sur PC sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a sur version mobile. Et pourtant, euh, c'est un peu dommage parce qu'on reste un peu sur sa fin. Oui, il y a beaucoup d'options. Oui, il y a beaucoup de, de, de possibilités d'avancement dans le jeu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais malgré tout, euh, pour moi, j'ai trouvé que le titre sur iOS était plus adéquat. Euh, je vais vous expliquer euh, rapidement là, les, les différents points qui m'amènent à cette conclusion-là. Dans les points positifs, c'est un jeu qui est euh, extrêmement intéressant parce qu'il nous permet pour une rare fois, de voir l'univers du jeu vidéo dans l'envers du décor. De l'autre côté, nous on le connaît en tant que joueur, je le connais en tant que euh, personne des médias, j'ai fait des entrevues avec des gens du domaine euh, du jeu vidéo euh, par rapport à comment eux conçoivent les produits, tout ça, le développement mais de le vivre de l'intérieur, j'ai jamais pu faire ça et là on nous offre cette possibilité avec Game Dev Tycoon et ça c'est très intéressant. On a une part d'humour qui est très très bien mise de l'avant, entre autres dans les titres de consoles euh, qu'on peut... Euh, qu avoir de disponibles sur le jeu. Euh, J'avais la liste. Bon, je pense que je l'ai fermée. Euh, mais on va reprendre les vraies consoles qui ont déjà existé. Bon, j'ai la liste. On va reprendre les vraies consoles qui ont déjà existé. Mais on va changer le nom un petit peu, juste pour pas... Euh, tu sais, les droits d'auteur. Juste pour pas se faire pincer. Exemple, la, la, la bonne vieille NES, on l'appelle la TES. Euh, la Sega... Euh, Euh, la Sega Master System, on l'appelle Master V, euh, la Dreamcast, Dream Vast. T'sais, on y va toujours avec une petite variante sur le nom pour qu'on puisse, en plus avec le design, euh, comprendre quelle console, à quelle époque on est rendu avec euh, cette petite dose du mot-là, avec cette petite twist pour que ça demeure réaliste sans se faire taper ses doigts parce qu'on a volé euh, l'identité, on a volé des droits de propriété euh, des vraies entreprises. C'est un jeu euh, qui euh, est pas très cher. On parle de 11 C'est euh, disponible seulement en téléchargement sur PSU. Normalement, c'est pas, euh, c'est pas un problème. En plus, il n'est pas très très lourd. Fait que pour ce qui est de la bande passante, euh, c'est pas, euh, c'est vraiment pas quelque chose qui va rebuter un acheteur potentiel. C'est un jeu qui, qui est drôle. C'est un jeu qui euh, est bien pensé dans ses mécaniques c'est d'une certaine logique de comment on en vient à créer les jeux. Euh, on va passer des différentes étapes. Exemple, euh, concevoir euh, l'idée du jeu. Okay, on met tant de pourcentage d'énergie euh, sur 100%. On met tel pourcentage sur l'histoire. On en met tant sur la préparation graphique. On en met tant sur euh, le, le, le, la jouabilité du jeu. Après ça, on va développer au fur et à mesure des outils qui vont nous permettre de pouvoir produire des jeux avec, exemple, au départ on ne fait que, que, que, que des jeux en texte, Éventuellement, on va passer à la 2D, à la 3D, euh, aux images hyper réalistes. On verra jamais les jeux à quoi qu ils ressemblent en réalité. On va simplement voir les statistiques qu'on va avoir été en mesure de générer dans, euh, avec, euh, avec les, les capacités qu'on a, avec les moyens qu'on donne aux jeux et les, euh, les capacités là, des créateurs qu'on a là, euh, à, notre, à notre disposition. Non, ça a l'air intéressant, mais c'est ça. Ça aurait été le fun de pouvoir jouer au jeu concret. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, au nombre concret, ça aurait été Il aurait fallu qu'il code combien de versions de jeu. Tu sais, C'est exponentiel. Là. Non, non, euh, c'est ça. Donc, ça aurait été. ça aurait été beaucoup trop compliqué. Ça demeure, ne serait pas nécessairement dans le, dans l'esprit de ce qu'est un tycoon à la base d'un jeu de gestion. Euh, Une des choses intéressantes aussi, c'est que euh, vous allez acheter le jeu. Dans celui-ci, euh, celui on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne. On va vous guider un peu, mais pas tant que ça. C est, c est, en tant que tel, c'est un point négatif, mais le point positif, c'est que la communauté est extrêmement grande par rapport à ce jeu-là. Il y a des wikis que vous allez pouvoir découvrir, des gens qui vont vous donner des trucs, qui vont vous aider, des walkthroughs si vous en voulez. Euh, si vous voulez connaître qu'est-ce qu que ça fait chacun des types euh, de jeux. Euh, on va euh, vraiment, en termes de communauté, s'entraider pour arriver à nos fins. Euh, il y a vraiment une belle communauté et ça, c'est toujours le fun à voir que oui, c'est beau d'avoir un jeu entre les mains mais quand il peut être repris par la communauté euh, et lui donner un second souffle, ça c'est toujours le fun ça fait que le jeu a une certaine euh, pérennité, tu sais, peut, peut survivre dans le temps, euh, c'est pas juste un titre que vous allez essayer pendant une période de temps euh, X et après ça délaisser on va toujours amener du nouveau matériel grâce à la communauté, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles façons euh, de voir le jeu Puis ça, c'est bien bien le fun donc la communauté à sur du jeu, pour moi c'est un point extrêmement positif Mais si as aussi beaucoup de styles de jeu que tu peux créer, j'imagine que tu peux recommander commencer une partie nouvelle puis créer un, un jeu d'un style différent. Voilà. S Il y a, y a, y a une y a, rejouabilité un peu. Il y, y a cette façon-là de faire. Quoique, dans le cadre de ta partie, et ça, je vais, je, vais, je vais y aller avec les points négatifs, dans le cadre de ta partie, on va t'amener à toujours essayer de faire des nouvelles combinaisons. Exemple, je veux un jeu de, de sport dans un univers médiéval. Euh, Est-ce que ça semble être logique de faire ça? Non. Mais euh, éventuellement, avec toutes les, les, les différentes possibilités qu'on va avoir, on va essayer, on va imposer pratiquement aux joueurs de ne pas refaire des combinaisons gagnantes, de ne pas toujours se baser sur une façon qu'on a trouvée, euh, une combinaison qui fonctionnait bien euh, pour avoir du succès. Donc, d'explorer les autres possibilités. Et ça devient une partie du casse-tête parce qu'on en a euh, une trentaine de types de, de, de, de styles de jeu, de styles de... de, de d'univers de, de, dans lequel ça va jouer fantaisiste, euh, sportif des, des, des enquêtes, des choses comme ça médiéval euh, et les mix ne seront pas nécessairement évidents à faire et pas nécessairement évidents à trouver donc quand on va trouver une combinaison qui fonctionne bien, on va avoir tendance pour euh, assurer la pérennité de notre euh, le succès de notre entreprise euh, sa survivance, à répéter les expériences qui ont été positives mais le jeu va nous coter, mais ça, c'est pour moi, c'est un point négatif, va nous coter négativement, va vraiment nous rendre ça euh, néfaste que de réutiliser des, euh, des combinaisons qui ont été euh, bonnes. Fait qu'on va pousser dans un sens, le joueur a toujours essayé des nouvelles affaires, Et de l'autre côté, ce qui fonctionne, on va, on va te bloquer en disant Ah ben là écoute, t'es fait pareil, euh, la critique n'a pas aimé ça, tu sais renouvelle-toi. Fait que ça rend le jeu extrêmement difficile parce qu'à un moment donné, on finit par plus savoir c'est quoi les combinaisons euh, qui permettent de faire un bon jeu. Non, Ça se veut un jeu de simulation, ça? Oui, exactement. Moi, mais pas, ça marche pas, là. Ben, c'est euh, ça. Ils font le même jeu depuis 20 ans, puis ils ont du succès pareil. Voilà. Tu sais, un Call of t'sais. Duty, ça reste un Call of Duty depuis 15 ans, oui. Un euh, euh, 10, 11, 12, 13, 14, vente, regarde. Euh... Et ça, ben, euh, c'est euh, une critique, d'ailleurs, que j'ai beaucoup entendue à propos de ce jeu-là. C'est que les recettes euh, à succès... Ben c'est pas du succès à long terme parce que si tu répètes, euh, on, va te, on va te, pénaliser, tu sais. Et ça c'est, un peu dommage parce que dans la vraie vie, ça existe, tu des recettes que des entreprises remettent toujours, remettent, réutilisent, réutilisent. Ils font juste mettre plus de ressources ou essayer de pousser une petite innovation d'un côté ou de l'autre pour que le titre évolue entre guillemets, ces évolutions il y a pour générer des ventes euh, jeu après jeu, tu sais. juste mettre des plus beaux graphismes ou quelque chose comme ça. Là, voilà, une ouais. des affaires négatives, comme je te dis, il y a tellement des combinaisons possibles qu'on aurait aimé avoir un genre de de cahier de notes ou euh, d'historique de ce qu'on a déjà tenté versus le résultat que ça nous a donné. On n'a pas ça, on n'a aucune indication quand on décolle un nouveau projet. Ok, tu as déjà utilisé ça, avec ça, ça a donné un résultat moyen. Ça, avec ça, euh, ok, tu t'es planté. Ça, avec ça, ok, c'est un succès. On n'a rien pour euh, se remémorer ce qu'on a fait. À la limite, il faut, dans la vraie vie, se prendre un pad et l'écrire. « Tu sais, Ah, j'ai tenté ça. Non, ça marche pas. » J'aurais aimé qu'on ait un peu de suivi sur ce qu'on a tenté parce qu'au nombre de combinaisons qui sont possibles, ça devient exponentiel Puis tu ne peux pas t'en souvenir. Si tu n'as pas pris de notes, c'est impossible de te rappeler tout ce que tu as déjà tenté dans le cadre du jeu. Et euh, ça augmente considérablement euh, le, le, le niveau de difficulté parce que ce que tu te souviens qui a bien fonctionné, on va te pénaliser si tu le refais. Comme je disais tout à l'heure, puis en plus, on te force à essayer différentes combinaisons tout le temps, sans te souvenir si tu l'as déjà fait ou si ça avait bien fonctionné si tu l'as déjà fait. T'sais. fait que ça, ouais. ça rend ça compliqué, tu sais. Ok, peut-être un peu trop. Ben c'est sûr, c'est un jeu de simulation tout ça, mais. Mais écoute, euh, moi t'sais, si j'étais un développeur de jeux vidéo, euh, je me prendrais des notes, tu ouais, Bon, peut-être là, t'sais. mais José, il y a. Y a... Créer le même jeu tout le temps parce que tu n'as pas, pas rien d'autre, tu n'as pas d'autres franchises puis il a, a créé le même jeu tout le temps parce que le monde, tes fans le demandent. tu sais ouais. Ça aurait été relativement facile de dire, OK, là je fais un jeu d'action, en sélectionnant ça, là, on, on dit dans quel univers tu veux le placer. Ouais. Et avec mettons un code de couleur, blanc tu ne l'as jamais essayé, euh, vert ça a bien fonctionné, rouge c'est non, tu sais, orange c'était moyen, tu sais, c'est euh, avec les, les euh, colorer les, les noms des catégories de cette façon-là, avoir un peu un indice sans te dire refais ça, refais ça, refais ça ou fais pas ça, mais au moins de dire qu'est-ce que tu as déjà tenté, tu sais. Ouais, ouais, c'est c'est ça, Il mais. moyen d'avoir un hybride un peu là. Ouais mais euh, c'est ça c'est un peu c'est plate pour ça comme tu dis ouais. c'est euh... c'est pas un jeu tellement dynamique c'est beaucoup de tableaux c'est beaucoup de statistiques c'est beaucoup c'est de la gestion veux veux pas mais ça bouge pas tu sais veux veux pas euh, si tu fais un Un jeu, euh, écoute, euh, exemple, tu dois gérer un, un parc d'attractions, tu vas voir les manèges bouger, tu vois, tu vois des gens qui se promènent un peu des situations. Il okay, y, y en a un qui euh, Les toilettes débordent, tu vois la toilette débordée. Là, tout ce que tu vois, c'est des gens de dos <rire> ou de face assis en avant de leur ordinateur en train de, de pitonner. Il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'écran. On voit les petites bulles qui sont des points que euh, pour chacune des statistiques qu'on doit développer dans le cadre du jeu. Plus il y a de bulles, ben, mieux c'est. Tu sais, qui s'en vont vers. Euh, Vert est statique, mais à part ça, il n'y a à peu près rien qui bouge dans le jeu. C'est très euh, statique. Donc, c'est mmh. pas un jeu qui est nécessairement très dynamique c'est un tycoon, c'est un jeu de gestion, donc c'est compréhensible, mais, tu sais, j'aurais aimé que ça bouge plus, tu sais, qu'on ait euh, des, des, des interventions, des gens qui viennent nous voir pour, euh, écoute, j'ai telle affaire à le vendoux, une personne qui, tu sais, un peu qu'on bouge, là. il y en a un qui va voir un autre euh, pose une question, tu sais, qui a de l'air d'y poser une question sans nécessairement avoir à écouter la, la, la conversation ou lire qu'est-ce qu'ils disent, mais tu sais, voir un peu d'interaction, tu sais, que ça bouge, il y en a un qui fait euh, « Ah, ben moi, je prends une pause, je vais dans la salle de récréation, euh, euh, la salle de, de pause, je un peu tu sais puis je la Le travail, Il n'y a pas ça, tu sais, à part quand tu vas en vacances, tu vois la, per la personne sortir du bureau, puis là ben elle revient à un donné quand elle, elle finit ses vacances. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a, a pas de, de dynamisme dans l'univers, c'est assez statique. C'est comment ça se passe en euh, le, le, le, le le mettons le temps dans le jeu? C'est euh, cool. extrêmement rapide. j'ai pas la la, la, la donnée, là, combien de minutes euh, euh, en vrai ça donne pour, euh, mettons, une heure ou pour une semaine, mais c'est très rapide. Là. Faire un jeu qui va t'avoir pris, mettons, 4 à 5 semaines, c'est peut-être 5-6 minutes. De, okay, okay. Donc ça, ça, ça y va assez rapide. T'es pas en mode attente et à différentes étapes dans le développement du jeu en plus, on va te demander euh, exemple au départ, euh, comme je t'ai dit il faut que tu crées euh, l'univers dans lequel le jeu va être. Après ça on va te demander euh, euh, les graphismes, quel type de graphisme tout ça, ensuite la musique après ça le, le euh, essayer de déboguer euh, les les les pépins qu'il y a dans le jeu tu sais ces différentes facettes là on va devoir décider comment on gère son équipe et ses ressources pour les mener à bon terme t'sais. donc dans le développement du jeu même si ça prend mettons une quinzaine de minutes de passer de A à Z le développement en ayant ces différentes étapes là il y en a à peu près quatre euh, si je me trompe pas euh, durant le développement du jeu ben ça rend ça dynamique on a toujours quelque chose à faire là on n'est pas on est pas en train de tapoter euh, tu sais Bon, on va aller me chercher un café le temps qu'on qu arrive à 100 tu sais. OK, ouais. Fait que c'est ce côté-là, on tu c'est pas ennuyant là, c'est euh, on te garde alerte là. OK. Bon, au moins c'est c'est quand même pas super, c'est puis ça tu peux te sauvegarder quand tu veux ou tu es pris à, à finir certaines certaines you know, comme missions avant de pouvoir sauvegarder ou... Tu peux sauvegarder n'importe quand dans le jeu. Euh, mais euh, comment je te dirais, tu peux pas euh, Tu peux pas reprendre n'importe où. En tout cas. Je vais essayer de te rendre ça clair. C'est que le jeu est assez difficile. Faire de l'argent là-dedans, c'est pas évident. Euh, c'est pas facile, les employés coûtent cher, tout coûte cher dans le développement euh, des jeux, et, et on finit par euh, faire, mettons, un film à succès, là tu te fais comme, Eh bon, j'ai comme 100 millions dans mon compte, ça va bien, puis 20 minutes après, t'es en route, là tu sais tu as grugé tes fonds pour euh, la création de ton prochain jeu, puis comme on te force à aller chercher de, euh, toujours des nouvelles combinaisons, ben t'as peut-être fait de patate, tu peux, en dedans de euh, 40 minutes, avoir une game qui a passé de « ah, ça allait bien » à « banqueroute. Et euh, tu peux reprendre le jeu n'importe quand selon tes sauvegardes, mais quand tu fais banqueroute, on va t'offrir la possibilité de peut-être te faire refinancer par la banque. Euh, ça te donne un an pour remonter la pente et après ça, rembourser le double de ce que tu as emprunté à la banque. Okay. Euh, donc, tu sais, il y a, a, a moins de s'en sauver, mais écoute, un an, là, ça passe vite là, dans le, à l'intérieur du jeu. Moi, je n'ai jamais été capable de me refinancer jusqu'à maintenant. Euh, et les, les banqueroutes arrivent Assez régulièrement, là. Euh, le jeu est vraiment très très difficile. Et donc, mettons que tu vas te planter euh, et que tu vas faire banqueroute, on va t'offrir la chance de reprendre un peu plus tôt euh, dans ta partie. Et là, ben ça sera euh, un peu aléatoire là, où est-ce qu'on va te replacer. Est-ce que c'est avant le développement de ton dernier jeu? Euh, Peut-être. Est-ce que c'est euh, avant euh, après ton dernier succès? Si ça va vraiment dépendre euh, d'une fois à l'autre. Donc, c'est variable là où est-ce que tes sauvegardes se, te permettent de, de recommencer. Oui, tu as ta sauvegarde que tu fais manuellement, mais la sauvegarde du jeu, elle, elle est plus ou moins bien indiquée euh, parce que tu ne sais, tu sais jamais quand est-ce que tu vas te planter. fait que Le jeu, il fait comme... Okay, Je recule de là. <rire> tu sais, je recommence là, tu sais. regarde, ça cogne à la porte. Ah, c'est lui-ci. Bon, mais il que je recommence encore. <rire> voilà. Et ça, on va le faire énormément. De, de, à tous ceux que j'ai parlé de ce jeu-là, euh, c'est la facette la plus problématique. Euh, arriver au premier, quand on a notre studio, on a le moyen d'avoir quatre employés, ça se fait. Euh, le plus longtemps que j'ai tenu, euh, c'était une affaire comme cinq ou six ans. Et à chaque fois, je me suis rendu en banque-route parce il y a tellement de combinaisons, on a peu de notes, on a peu d'informations euh, pour arriver au succès. Et des fois, tu as l'impression que tes statistiques de ton jeu, c'est les meilleures que tu as faites. Tu as des records dans chacune des affaires, euh, des catégories, euh, graphisme, son, tout ça. Et pourtant, à la fin, les critiques sont pas bonnes. Tu sais, Il n'y a comme pas de lien logique entre les caractéristiques que tu réussis à développer dans ton jeu le nombre de les statistiques que tu réussis à générer versus la note que tu reçois. Et tu n'as aucun indice du pourquoi tu reçois ces notes-là. On va dire, bon jeu, mauvais jeu, ah, ça, c'est un classique. Ah, ça, écoute, euh, on n'a pas aimé, mauvais. T'sais. On a très, très peu d'indices qui font qu'on sait, ah, OK, c'est peut-être cette notion-là, euh, ce choix-là qui a fait que ça a baissé la note. Ah, c'est peut-être ça qui a fait que ça a monté. C'est ça que les gens n'ont pas aimé ou c'est ça qu'ils ont aimé, ça sur quoi on devrait euh, peut-être retravailler pour le prochain. On a peu, voir pas d'indice sur le pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et même quand on prend une recette gagnante, exemple, tu dis « je vais faire un médiéval RPG », on s'entend, c'est dans ma tête, je vois Final Fantasy, tu sais. Ton premier, tu fais une note écœurante, malgré des statistiques qui sont assez basses, tes notes sont bonnes, là tu dis dis « écoute, éventuellement, je vais refaire ça, tu sais. » Là, je fais des statistiques qui sont, mettons, cinq fois meilleures parce que j'ai plus de monde pour coder, tout ça. Le, le, le, le même, euh, les mêmes coordonnées les mêmes euh, demandes que je fais, le même type de jeu, même univers et on arrive avec une note qui est exécrable Et pourtant, mmh. les statistiques du jeu sont de loin meilleures. Parce que, je ne sais pas, on a de la difficulté à peut-être nous comparer avec ce qui se fait dans l'industrie. On a zéro information sur euh, ce que les autres entreprises font. Fait que peut-être que mon jeu, qui a d'excellentes notes selon mes critères à moi, versus l'industrie, écoute, ça suit pas la parade du tout. Là. Je ne sais pas, on a de la misère à... Euh, on a Pas d'informations par rapport à ce que les autres font. C'est peut-être une facette euh, une facette qui, a, qui aurait pu être améliorée pour nous, euh, nous placer dans l'univers euh, ou du moins nous, nous informer mieux de comment, euh, comment on a réussi euh, ou comment on s'est planté. Okay. Bon. Donc le jeu est extrêmement difficile. Alors euh, euh, les wikis tout ça, là, ça va être d'une aide assez précieuse. Merci. Là. Ah, c'est drôle parce que j'ai passé à deux doigts de l'acheter l'autre jour. Je me suis dit, hey, ça, ça a l'air intéressant. Tu sais. Alors ça J'ai dit, ah j'ai tellement de jeux dans ma librairie Steam <rire> que je vais attendre de trouver quelque chose qui vraiment me parle. Tu, sais. là, tu, me dis, tu, tu, me, tu me parles du jeu puis je me suis dit, OK, tu sais, j'ai peut-être bien fait d'attendre. c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il y aura peut-être besoin d'un recalibrage. Un, un polissage. Oui, un polissage, un recalibrage. Peut-être qu'au deuxième titre, euh, euh, ils seront en mesure de, de mieux faire. Et euh, tu sais moi, la, la version iOS, euh, Game Dev Story, j'avais adoré. Il était facile, on s'entend. C'est un jeu mobile, il y a beaucoup moins d'options, mais on s'entend. Il y, y a vraiment une inspiration flagrante là, entre les deux jeux. Euh, C'était facile, on réussissait à t'sais, dominer l'univers du jeu vidéo en dedans d'une de, de, partie peut-être de, de quelques heures t'sais, à peine. Mais c'est un jeu mobile et on avait du plaisir. T'sais, moi, dans mon. Dans, dans, dans mon esprit à moi, le niveau de difficulté, c'est pas un gage de plaisir ou non. C'est pas parce qu'un jeu est dur que je vais avoir plus de fun. C'est pas parce qu'un jeu est facile que je vais avoir plus de fun, mais de le rendre extrêmement difficile. Pour moi, pas un euh, c'est pas un générateur d'envie de, de me perfectionner. T'sais. Des Man. fois, ça va juste étouffer la flamme, le goût. Ah ben écoute, c'est trop dur, j'ai recommencé plusieurs parties, puis écoute, ça fonctionne pas, je vais laisser tomber le jeu. Je vais les jouer d'autres choses. Ah, oui, ouais. c'est ça. Je suis pas un perfectionniste au point de dire, ok, je commence un jeu, euh, c'est sûr, je vais le finir à 100%. Non, tu sais j'ai pas, ouais. euh, pas le temps de j'ai pas l'intérêt non plus de me dire bon ben écoute si je l'ai essayé c'est sûr que je l'ai fini, non tu sais et ce jeu là me donne pas le goût de me perfectionner du moins pour l'instant parce que il y a trop de, de, de pépins de ce genre là, là. Euh, comme je t'ai expliqué sur les combinaisons euh, qui sont bonnes ou non et le pourquoi euh, qu'on arrive avec des notes ouais bon, bon c'est bon ça c'est un petit jeu c'est quand même pas trop dispendieux c'est le fun mais faut, faut aimer ça ouais Faut aimer passer du temps, faut aimer recommencer parce que tu t'es trompé à quelque part. C'est une simulation, fait que c'est ça. C'est un jeu de d'erreurs de, de, de, et d'échecs et de réessais et de, de succès peut-être à un moment donné, mais ça prend de la patience puis du temps. Je veux saluer les frères Clog, qui ont qui sont les créateurs, qui sont les gars derrière Green Art Games, les créateurs de Game Dev Tycoon. S'il y a une des choses qu'ils ont faites qui est cool c'est qu'au lancement du jeu, ils se disaient « ben Écoute, un jeu vidéo, c'est clair, il va y avoir du piratage. » Alors, aussi bien nous-mêmes rendre la version piratée disponible. Fait ils ont lancé une version sur le web euh, gratuitement, euh, qui n'est pas une version légale. Ils ont dit euh, « ok, On lance ça dans la nature puis on verra. » Ok, Éventuellement, ils ont eu des retours, des plaintes d'utilisateurs, de joueurs qui disaient Oui ou non, il me semble que je fais tout bien puis Je me fais tout le temps. Euh, écoute, je tombe tout le temps en banqueroute. Me semble que je suis bon, me semble que. Tu sais, je suis quand même assez noyé dans la partie. Et pourtant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je finis par faire banqueroute. Et on me dit. Écoute, euh, tes jeux sont trop piratés, euh, c'est dommage, mais euh, tu fais pas assez d'argent avec tes jeux et euh, voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi ton entreprise fait pas, fait pas d'argent. Et euh, autant tu mettais d'argent sur de la sécurité, le, de, euh, pour bloquer les jeux, tout ça, les, les, euh, les clés euh, dans tes développements, là, tu mettais l'accent sur la sécurité autant tu en mettais, autant ça servait absolument à rien et qu'éventuellement tu allais te faire tellement pirater que tu allais, euh, allais avoir ton jeu là, qui allait se terminer avec un, un game over. Et ça, ben, ça a été implanté par euh, les gars. Ils ont décidé eux-mêmes de mettre cette fonction-là pour conscientiser le joueur. Leur dire, ben gars, voilà, tu as piraté le jeu. Moi, là, je fais pas de vente. Ça m'aide pas à survivre, ça ne m'aide pas à créer d'autres jeux. Ben toi, là, dans le cadre ton, de ton aventure dans Game Dev Story, t'as mis des efforts, t'as développé des jeux, t'es ça à avoir du succès, ben t'en auras pas parce qu'il y a des pirates qui ont piraté ton jeu. On te fait vivre ce que toi tu nous fais vivre. C'est une belle petite tape sur les doigts. Et quand il euh, y a des, euh, des gens qui sont allés se plaindre sur les forums euh, de l'entreprise euh, de ce, de, de ce chose-là, de cette de, de, de ce piratage-là qu'il y avait dans leur, dans leur jeu qui faisait planter leur entreprise. Je pense que ça en a consentisé quelques-uns. J'ai trouvé que la twist était extrêmement intéressante. Je trouvais que c'était une belle façon de prendre les pirates à leur propre piège. Moi, ça fait des années et des années que je n'ai pas, euh, pas piraté un jeu. J'achète tout ce à quoi je joue. Euh, je me fais un devoir de payer pour mes jeux parce que justement, euh, je, je prends ça pour un vote, un vote de confiance. Je veux que l'entreprise qui me fait un bon jeu euh, puisse en créer d'autres et j'ai trouvé que c'était une belle façon. C'est bien beau de dire aux gens, pirater, c'est euh, néfaste pour l'industrie. Il n'y a pas meilleure façon que de le montrer comme ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien euh, pensé. ouais non, c'est une C'est un belle beau clin C'est une belle idée, puis je veux dire, regarde, c'est sûr, euh, on, pourrait, on pourrait mettre, un, un moment donné, c'était peut-être, puis encore peut-être aujourd'hui, sur quelqu'un qui cherche un jeu physique, une boîte, pour un jeu PC, euh, il n'y a plus nécessairement beaucoup de place où on peut y trouver. Vrai. Tu vas chez eBay Games, euh, ou tu vas chez Microplay, Walmart, puis la plupart des jeux qu'ils ont, c'est des jeux de console ils n'ont pas nécessairement de jeux de PC. Il y a Future Shop qui vendent encore des jeux en boîte PC, mais Le, je ne sais pas si tu as remarqué la dernière fois que tu étais allé dans un Future Shop, mais le nombre de tablettes disponibles pour oui. les jeux PC a rapetissé euh, exponentiellement. Il euh, y a des bureaux en gros aussi qui mm. ont des jeux PC, mais vraiment, ça devient de plus en plus rare. C'est ça, effectivement. Là... Tu, tu, peux, tu peux mettre peut-être le piratage sur le fait de, le, du manque de disponibilité. Ou mais Steam. Avec, avec Steam, je veux dire, tu n'as plus de raison. Là. Oui. Ton jeu piraté, tu vas le télécharger pareil. Fait que Viens pas me dire que c'est une question de bande passante tu le télécharges pareil, le jeu, tu sais. L'une des choses que Steam a compris, et euh, c'est un peu la formule iTunes euh, de Apple, c'est que les gens, euh, ou comme Netflix, les gens sont prêts à payer s'ils croient que le prix est bon. Et que, c'est ça, et que ça, ça, ça vaut la, la peine. Ce qu'on qu t'offre comme produit, toi, t'as une idée d'à peu près ce que ça vaut. Si c'est le prix qu'on te demande, ben logiquement, tu vas faire comme « OK, c'est bon, tu sais, ça j'ai pas l'impression de me faire flouer. » Et avec les nombreux rabais que Steam fait... On joue un peu dans le mental des, des joueurs, là. Un rabais! <rire> tout d'un coup, ben écoute, ça donne le goût aussi à la personne de dire Bien, ah, c'est vrai, je fais de l'économie, alors pourquoi pas, tu sais. Et ça paraît dans leur modèle. Les ventes sont astronomiques. Il y a les, euh, la nouvelle façon, là, les humble Bundle aussi, qui, en supportant une bonne cause, en rendant plusieurs jeux disponibles en même temps, au prix que les gens jugent euh, jugent adéquat. Les créateurs font de l'argent, tu sais malgré tout. Là. Souvent, c'est ouais. des titres qui ont plusieurs années, mais tu sais. Ça redonne un, un second souffle. Les gens sont prêts à payer si le prix est bon, et ça, Steam le compris. Non, ah, puis mais regarde, t as, t as toujours un titre surprise gars, euh, en fin de semaine. Euh c'était 20% sur Splinter Cell. Le jeu vient de sortir. Il mm -hmm. y a quand même des spéciaux. Il faut juste regarder. Toujours le mercredi, toujours la fin de semaine, il y a toujours un spécial. Noël, puis le temps des fêtes, c'est plat mais Écoute, ça s'en vient. Moi, je me suis fait pincer avec Tom Raider. J'ai acheté version euh, euh, console, Xbox 360. J'aurais très bien pu jouer sur mon PC. J'ai une manette connectée, euh, une manette d'Xbox connectée sur mon PC. Et mm -hmm. je l'ai acheté, puis euh, trois jours après, ils tombent en rabais, genre 25% sur PC. Tu sais, je fais comme... Mmh, tu sais, je me suis mordu à l'angle, je me suis fait avoir, mais c'est moi, tu sais, j'ai voulu acheter, j'ai fait un choix euh, éclairé, je pouvais pas te deviner qu'éventuellement il y allait l'être, mais de plus en plus, je me dis, écoute, les jeux, s'il est disponible aussi sur Steam et que je pense le jouer en solo, euh, si c'était un, euh, un jeu solo, je vais privilégier beaucoup euh, la version Steam. Ouais, mais c'est moi aussi, euh, ça, ça vient de plus en plus comme ça, là. Écoute, là je joue à GTA V, j'ai joué à Tomb Raider sur, euh, sur ma Xbox, mais avant ça, c'était euh, un bon six mois que j'ai joué à peu près à rien. Euh, j'ai vraiment des périodes où est-ce que ma Xbox est, est là et elle attend. Là, euh, elle ramasse la poussière. Euh, oui. Puis euh, ouais, ouais, ouais, vraiment, c'est de plus en plus. Puis tantôt, on parlait de, de, de Steam puis des annonces de Valve euh, pour euh, la nouvelle console, tout ça, les, les, les nouveaux modes sur PC. Et tu disais que ça remettait en question ton investissement sur une nouvelle console. Et pour moi aussi. Oui, parce qu'on a, euh, a déjà les jeux. J'en suis là. Puis j'écoute, je viens d'investir cette année sur une nouvelle carte vidéo, un nouveau processeur. Mon PC, il, il est flambant neuf, là, il est cette année, et sa puissance est. 4-5 <rire> fois plus grande que ce que les consoles actuelles sont capables de faire. Donc, l'équivalent, voire plus que ce que les consoles de la nouvelle génération vont être en mesure de faire. Alors, pourquoi m'embarquer me, euh, dans l'achat d'une nouvelle console quand finalement Le bénéfice n'est pas si grand. Non, ouais, c'est ça. Puis ça, tu sais, même si ton PC est un peu plus vieux et tu ne roules pas le jeu dans, à ses, ses, euh, ses capacité maximum, tu es quand même capable d'avoir une bonne expérience de jeu, même si tu es à 75% de la qualité de jeu. Là. puis le temps que mon PC passe date, la console de nouvelle génération mmh. va avoir baissé de prix. Ah, ouais, c'est ça, ça aussi. Je veux pas. Non, c'est ça. Il y a plein de... de Il y a des gens qui vont quand même aller vers la console, c'est comprenable. Mais moi, je, je, je dis que... J'attends. Moi, je suis pas prêt à acheter ni une Xbox One ni une PS4. J'attends un de an. voir la, la, la, ce que Valve va nous proposer. Puis après ça, je vais prendre ma décision. fait que ça va aller au, probablement au printemps, je dirais. Moi, je, je me donne un an. C'est ce que j'avais fait avec, euh, avec ma Xbox 360. Je viens d'acheter une, une PlayStation 3 euh, dans un marché au puces. Bon, c'est ça, c'est pas cher maintenant. Là. Tu non peux non. avoir une PlayStation pour euh, quoi, 150$ à peu près. Là. Voilà, tu sais. Donc, ouais. euh, Je vois pas pourquoi je me dépêcherais. Là. Non, c'est ça. Hey, en passant, juste euh, deux, deux, deux autres nouvelles pour ceux qui ont des abonnements à Xbox. Euh, ceux qui ont, pas un, qui ont un abonnement à Xbox, mais pas Gold, euh, ce week-end, du 4 au 6 octobre, euh, toutes les fonctions d'Xbox euh, Live Gold vont être débarrées pour ceux qui ont un abonnement Euh, argent qui appelle ou un abonnement régulier. Ça veut dire vous ne payez pas par mois pour euh, votre abonnement. Puis, euh, Microsoft a aussi annoncé les jeux gratuits pour le mois d'octobre. cest à dire du 1er au 15 octobre, c'est Might and Magic Clash of Heroes. Puis du 16 au 31, ça va être Halo 3. Bon, encore des vieux titres. Mais si vous ne les avez pas, euh, allez-vous les chercher. Si vous n'avez pas Halo 3, euh, attendez au 16, téléchargez-le. Peut-être le 17 euh... ou le 18, là, parce que j'ai essayé de, télé de télécharger Might Magic hier, puis le, le, le, la console plantait. La première journée, c'est presque pas faisable, attendez peut-être 2-3 jours après. Vous avez jusqu'au 31, jusqu'à l'Halloween pour aller le chercher. Euh, c'est un excellent titre, Halo 3, même si c'est vieux un peu. C'est vraiment intéressant à jouer. Puis le mode en ligne est très prenant aussi. J'aime ça que Halo 3 soit dans le, dans le lot. Simplement parce que, me dit que Microsoft perdront pas d'argent. Il <rire> y en a tellement vendu, tu sais. C'est ouais, ça. Mais, tu sais, j'en parlais avec euh, Frank de Tank euh, sur, un peu sur Twitter. C'est comme, tu sais, c'est sûr, Sony, ça a été long avec la PS3 pour que le PlayStation Plus d'avoir des jeux qui sont intéressants. Mais à un moment donné, ils se sont mis à mettre des jeux récents, gratuits ou à 50% de rabais ou quelque chose comme ça. Euh, Microsoft font ça aussi de temps en temps, mais ce qu'ils nous donnent, c'est tout tout du vieux stock. Là. Puis ça finit en décembre. Euh, fait qu'il reste novembre, il reste décembre. Puis à date, il n'y a aucun titre que je me suis dit « waouh oui, j'en ai téléchargé. » J'ai téléchargé Assassin's Creed 2, puis euh, Magic 2013, euh, puis euh, je pense un autre. Mais c'est juste parce que je ne les avais pas. c'est pas parce que je ça me disais « Ah oui, oui, je, je veux le jouer, je veux le jouer, je veux le jouer. » Je les ai téléchargés parce que je les avais dans ma librairie, puis je les ai achetés, je les ai, je les ai téléchargés. Même chose pour Might and, ma Might and, uh, and Magic, mais il n'y a rien qui me fait dire, wow, euh, Microsoft veut vraiment faire plaisir à ses fans. Donnez-moi Halo 4 ou donnez-moi uh, Assassin's Creed 3 ou donnez-moi quelque chose de récent, pas, pas du stock qu'on peut trouver dans, dans un petit... Euh, une petite, euh, une petite bine en métal Ça donne l'impression euh, de payer Walmart, un peu dans le vide. Tu sais. ouais c'est ça. C'est gentil de donner du stock pour le monde qui paye leur abonnement. Là. Je dis, moi, je paye un abonnement Xbox Live depuis 2006. Là. Donc, euh, j'en ai dépensé de l'argent pour des fois rien. Puis, j'aime ça qui me redonne un peu. Mais, tu sais, donnez-moi quelque chose qui vaut à peine au moins. Là. Pas, pas des jeux à 10$ euh, qu'on peut trouver euh, n'importe où. Là. Un, peu, un peu plate. ouais Ah. ah, que veux-tu? C'est pas nous autres qui décident, hein? Sinon, on... probablement qu'on ferait pas d'argent. Vous serez trop fin. <rire> <rire> non, non, mais c'est, Tu sais, il y a des raisons en arrière de ça, mais je veux dire, regarde, il faudrait qu'ils finissent en grand avant le lancement de la de la Xbox One puis au mois de décembre, donner des jeux récents, là, donner, donner quelque chose qui est sorti cette année, au début de l'année, au pays, qui a, qu a un an, là, mais quelque chose de solide, là, tu sais puis les gens vont peut-être dire ah oh, ouais, tu sais Microsoft Microsoft nous aime tu sais. ouais soit vendeur un peu là ah c'est ça il y a aussi ceux qui ont vu il y a une annonce pour la Xbox One euh, y allait avoir des événements pour le lancement on va pouvoir essayer la Xbox One avant le temps tout ça puis il y avait des dates partout sauf au Québec à peu près oui. mais euh, j'ai un contact chez Microsoft qui m'a dit qu'il oh. y avait des choses en planification pour Euh, le Québec, puis qu'ils ne voulaient pas laisser le Québec de côté. En fait, il y a Donc, déjà de quoi de prévu, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le traducteur dans Google pour lancer l'invitation. <rire> non, je ne penserais pas. <rire> mais non, ils ont, ils, ont, euh, ils ont maintenant du PR à, à Montréal directement. Moi, je fais affaire avec quelqu'un qui est à Toronto, là, mais ils ont quelqu'un à Montréal qui parle français aussi pour s'occuper du compte. Donc, euh, c'est ça, il va y avoir quelque chose, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas laissé en plan, euh, il ira juste avoir des informations. Ou, aussitôt que j'ai quelque chose, euh, je, vais, je vais vous le dire, c'est sûr Je pensais peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait l'information avant, là. mais euh, si, si j'entends dire quelque chose, je vous tiendrai au courant. OK dossier bon? do à, ouais, à suivre je rappelle euh, ouais, à suivre. <rire> je rappelle le concours pour remporter Zombie Tycoon 2 euh, en version digitale sur Playstation 3, un gros merci à la gang de Frima euh, Studio à Québec qui euh, nous ont offert euh, cette copie digitale à Martin Brouard qui est un producteur là-bas, euh, qui est venu nous parler du jeu d'ailleurs, on vous lance l'invitation, allez greenlighter euh, Zombie Tycoon 2, ils ont besoin de votre aide, ils veulent être disponibles sur Steam et vous avez la capacité de faire la différence. Si vous votez, c'est pas une promesse d'achat. Vous n'êtes pas me vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu. Vous ne faites que dire que le jeu, selon vous, a le calibre pour être disponible sur Steam. Fait que ça, je pense que oui. Je pense que oui, ils l'ont. Et euh, pour vous le faire vivre le jeu, bien, on vous offre la chance de le gagner. Il suffit de nous mentionner via un email le nom du jeu qu'on vous fait gagner. Et un petit merci. En passant, euh, vous euh, passez par euh, Podcast Realité augmentée à gmail.com euh, pour pouvoir euh, participer à ce concours. Aussi, euh, je relance l'appel à tous pour euh, un groupe, <rire> un crew sur GTA V, Xbox 360. On a euh, créé un, un, un gang Moi, mes Mechum, et on veut des joueurs. Fait que euh, aussi via notre adresse email, contactez-nous si vous voulez faire partie de, de l'aventure. Vous allez pouvoir m'aider à créer une critique pour GTA V plus complète avec le mode en ligne. Et euh, dernier rappel à tous, qu'est-ce que je voulais dire aussi? podcast pour ouais. euh, GTA V, non? Je veux faire une émission spéciale. J'ai eu le flash durant l'émission. Vous êtes podcasteur. Euh, vous avez le goût de jaser en long et en large euh, de GTA V. Je pense que c'est un titre assez massif euh, pour se permettre ce genre d'expérience-là. Un genre de hors-série. Euh, hors on mettra ça disponible sur les sites des euh, différents participants. Euh, si vous êtes euh, dans un podcast, euh, on mettra ça sur votre, votre feed. Il n'y a pas de problème. Et sur le nôtre, j'ai le, le goût de faire un peu... Comme la gang de l'épée légendaire, Anthony Gravel qui avait rassemblé sa gang aussi pour un spécial de Last of Us. J'ai goût de faire un peu pareil avec GTA V. Si ça vous tente, laissez-moi un petit message en privé via les réseaux sociaux ou encore notre email, dont je ne répéterai pas pour la douze millième fois l'adresse à ce moment-ci podcast augmentée à gmail.com <rire> Je vais le faire pour toi. À place. Ah, pour une fois que tu ponges la passe à la palette que je te fais. Ah, c'est un moment donné. Un moment donné, hein. Luc, euh, ben c'est comme ça que ça va se terminer pour l'émission d'aujourd'hui. Avant de se quitter, euh, j'aimerais que tu me mentionnes et que tu nous redises comment on peut te retrouver sur le web. Bien, sur euh, Twitter, c'est Ascalazormo. Sinon, je suis, je suis sur euh, Google+, euh, j'y vais rarement, mais quand j'ai des notifications, bien, je vais faire un tour, donc vous pouvez m'écrire là si vous voulez. Sinon, bien, il y a le podcast auto, qui, euh, qui sachez, il nous reste euh, une émission, puis après ça, on, on met à la clé dans la porte, on termine ça, euh, pas avec plaisir, mais bon, avec euh, plus obligation que d'autres choses. Et puis, euh, il reste, euh, histoire de gamer, il me reste un, une émission ou un chapitre à faire avec euh, FDL, François-Dominique Laramé. Euh, ça va être plus tard que prévu. Je t'ai supposé le faire au mois d'octobre, mais bon, FDL est, euh, est présentement en train d'écrire un mémoire pour euh, sa thèse universitaire. Bon, c'est des défaites, des défaites. Oui, c'est ça. Mais, <rire> mais euh, donc, il est très occupé. Fait qu'on a mis ça euh, au 2 novembre. Donc, euh, je vais enregistrer ça le 2 novembre avec lui. Ça va être la dernière et la 22e. Je sais qu'il y a du monde qui disent, Ah oh, non, pas la dernière. » Oui, c'est malheureusement euh, la dernière, la 22e. Puis ça va être en ligne euh, début novembre. Donc, l'épisode d'octobre va être euh, en novembre. Ben. Fait que c'est à peu près là qu'on peut me rejoindre. Et toi, euh, mon, mon beau bonhomme.ca, Parce que si j'aurais dit beaubonhomme.com, ça aurait trop fait comme Denis Talbot fait à, à Ian Richards sur euh, Radio Talbot. <rire> fait que je dois dire mon beaubonhomme.ca. Oh ouais, c'est vraiment différent. <rire> <rire> sur les réseaux sociaux, euh, ben vous pouvez me retrouver. D'ailleurs, Google ça la je t'inscris aussi là. Non, ah ouais, juste, juste de même. Mais bon, euh, est-ce vraiment utile de le savoir? C'est tel que tel, tu sais. Ouais, euh, mais quand, à chaque fois que je vois là, je vois des des boules de de de, de genre de, de de foin roulé, puis je sais pas trop avec du vent puis du sable là. Mais... Foin, foin, foin, foin. Oh, Ça, ouais, ça, ça sent... a l'air qu'il y a encore un peu de monde là-dessus, mais, ça mais ça me semble vide. que ça a l'air désert. Là. <rire> euh, sur Twitter, euh, j'ai mon compte personnel at gangz underscore b, euh, ou encore je gère le compte officiel de la réalité augmentée autant sur Facebook, sur Twitter, @realite_hug. Euh, Suivez-nous, aimez-nous euh, et nous autres, ben on va être contents. <rire> ouais, sur, sur Facebook j'ai le droit de poster aussi à ce place là tu m'as donné euh, une petite partie du contrôle au moins tu sais, je peux partager <rire> t'es vu tu les clés je peux te donner avec Facebook c'est correct Twitter je te, je te laisse ça okay, c'est bon. bien correct comme arrête ça arrête de chialer d'abord je chiale pas je m'exprime <rire> c'est un peu pareil un gros merci d'avoir été là tout le monde pour cette autre édition de la réalité augmentée c'était Jean-Benoît Gagné et Luc Desormeaux euh, qui vous accompagnaient J'espère qu'on a dit juste assez de niaiserie pour vous garder pour le prochain épisode que vous soyez de retour parce qu'on aimerait ça avoir du monde qui nous écoute. Euh, c'est tant qu'à le faire les semaine d'avoir des auditeurs. Hein, ouais, c'est ça. Sinon, on fait ça pour nous autres Puis je me réécoute rarement fait que ça serait plat. <rire> puis jaser ensemble, on n'aime pas ça fait que au moins, donnez-nous une raison de le faire. Oui, c'est ça parce que sinon, ça ne sert à bon. <rire> à quoi bon? Un gros merci d'avoir été là. À la prochaine dans un autre épisode. Merci, bye. Salut là.